chanson qui est prévue pour une histoire, pour un couple, au fond, elle a un pouvoir, elle vous recolle tous pas les sûr, deux. Bien sûr, mais la musique a parfois ce, euh, ce pouvoir-là, c'est-à-dire de faire passer des choses euh, qu'on vit difficilement. Euh, la musique sert aussi à ça, bon, euh, mais aussi à plein d'autres choses. Je veux dire, il n'y a pas que des moments euh, très compliqués comme euh, à cette période-là, mais il euh, y a aussi des jours de... De, de, de bonheur aussi qui peut nous inspirer aussi à faire de... il n'y a pas que ça je veux dire la musique et il y a un spectre énorme oui, mais ma manifestement que... euh, Laura disait que vous vous êtes parlé un peu tard comme frère ouais. et sœur et que là ça a vraiment ouais. créé une, ouais. une alchimie entre vous et un langage si mais en fait ce que, que Laura rassemblé. ne dit pas euh, trop là c'est que euh, elle avait toujours exprimé l'envie le, le, de, de chanter elle, elle m'en avait parlé aussi quelques fois elle dit comment je peux faire mais je suis pas sûr de pouvoir le faire donc je dis écoute euh, moi je suis sûr que tu peux le faire Et euh, on s'est parlé à ce moment-là et c'était visiblement comme elle l'a justement dit un moment euh, important pour nous de un petit peu décompresser de toute cette espèce de, de tension en plus c'est pas facile parce que en fait c'est une histoire qui arrive à beaucoup de gens dans, dans la vie euh, nous c'est particulier parce que ça devient tout de suite quelque chose de public donc ça prend une ampleur encore plus euh, Euh, on va dire euh, importante et on peut pas trop se cacher quoi. Donc la musique, euh, nous a, cette chanson nous a beaucoup apaisé à elle et moi. Alors elle re-signerait dix euh, mille fois pour travailler et rechanter avec vous. C'est prévu. Vous avez envie d'autres ah envies Non, c'est pas prévu, non, c'est pas prévu. Non. Mais, euh, mais euh, j'ai adoré ce moment euh, avec elle. Et, euh, et puis bon, j'ai surtout, euh, je pense qu'elle a découvert quelque chose. Elle a appris quelque chose sur elle-même qu'elle qu elle pouvait le faire en fait.